La porte s'ouvre tout à coup et ma mémoire en prend un coup. C'est toi qui entres dans ce restaurant familier où nous avons souvent caché nos dîners tendres. Je n'écoute plus mes amis, j'allume comme un alibi ma cigarette. Je sais très bien que tu m'as vu Et maintenant je n'ose plus Tourner la tête La fille qui est à ton bras A bien quinze ans de moins que toi Ça te rassure Je me souviens que tu riais Quand je disais que les regrets Ont la peau dure Un peu gêné, tu me salues Et tu demandes le menu D'une voix basse Nous qui avons tout partagé Nous voilà la table séparée, chacun sa place. Je t'observe à la dérobée, tu n'as pas tellement changé avec les femmes. Nefes pas dans le détail Quand tu sors de ton éventail Le coup du char Je me croyais immunisée Je l'avais même imaginé Ce face à face Mes amis chantent et font les fous Comment leur dire que je m'en fous Que je suis la seule que de table c'est